Bonsoir. Bienvenue à la radio Sounds 9. Nous avons une invité et studio appelé Oscar. J'ai quelques questions à lui sur la musique. Bonjour, ça va Oscar Ça va très bien, et toi Ça va bien, merci. Quel genre de musique aime-tu J'aime le genre house et pop Quel est ton groupe favori Mon groupe favori est DJ Brody Qui est ton artiste préféré et Mon artiste préféré est Mikkel Christensen euh, Quand, quand est-ce que tu écoutais de la musique ou Quand j'ai joué à l'ordinateur Tu écoulais de la musique où? Euh, J'écoute de la musique dans ma chambre. Qu'est-ce que vous jouez sur votre PC quand tout écoutez de la musique euh, Quand j'ai joué Viva, Viva 12 et simulateur de l'agriculture. Tu achètes combien de CD par euh, non j'ai utilisé seulement le Spotify. Tu achètes du instrument quel euh, instrument non mais j'utilise un programme de ordinateur qui s'appelle les f studio uh, c'était à toutes les questions uh, j'élève la science à l'oscar studio au revoir au revoir <rires> Radio -factor. Radio -factor. Radio -factor. Radio -factor.